ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإلا خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, الحمد لله. On est dans le cours numéro deux aujourd'hui dans les méfaits de la démocratie. Donc on continue l'explication du livre du cheikh Hassan ibn Qasim <coughs> al-raymi al-salafi dans son livre Al-Adelna al-shari'ya, les kashfi talbisat al-shari'ya sur al-mujtama'at al-islamiyya. Et donc euh, on a expliqué dans le premier point, les, les, parmi les méfaits euh, de la démocratie, il y a le fait que ces gens qui se servent de ce système-là, eh ben, ils jugent pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jugent, ils jugent par le par il Ils jugent par les lois faites par l'homme ou par d'autres choses qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est le jugement, euh, des hommes par les hommes. Le pouvoir des, du peuple, hein, Le peuple qui a le pouvoir sur le peuple ou, euh, le pouvoir du peuple, etc. Comment il appelle la souveraineté du peuple. Et tout ça, c'est contraire au fondement de l'islam. Bien entendu pour les gens qui n'ont pas de base dans le tauchis, qui n'ont pas de base dans l'aqida, qui ne connaissent rien de l'islam, qui ne connaissent l'islam que le nom, hein, hein, et qui n'ont pas grandi dans, euh, avec une bonne éducation de l'islam seulement lire le Coran, il y en a plein parfois des musulmans, ils les rencontrent, qui te disent tu sais moi je suis allé à l'école coranique, hein, soit dans le sens que quand ils étaient petits à maternelle, avant d'aller à la maternelle, les, leurs parents les envoyaient à l'école coranique, ça veut dire quoi à l'école coranique On, les, on leur apprend les lettres de l'alphabet arabe, et on, leur apprend, on leur apprend comment réciter les sourates avec le cheikh et tout, et puis c'est tout, tu vois Donc ils pensent que ça, ça veut dire qu'ils ont une compréhension de l'islam, alors qu'en réalité, ça ne veut rien dire, puisqu'à cet âge-là, et ça se limite uniquement à l'apprentissage de certaines sourates et euh, la mémorisation, hein, sans aucune compréhension, en grande partie, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ça ne veut rien dire quand ils disent qu'ils sont allés dans les écoles coraniques. L'important bien entendu, c'est par la suite de poursuivre des études et de comprendre de plus en plus le Coran et la Sunna en étudiant le Coran bien entendu, non seulement dans euh, sa mémorisation, mais avec quest ce qui vient avec la compréhension, l'étude du tafsir, l'étude du Hadith, l'étude du Fiqh, l'étude du Usul al-Fiqh, l'étude des Qawahid al-Fiqriya, l'étude Des, euh, bien, de tout ce qui vient avec ces sciences-là, la l'aqidah et tous les fondements du Taushin. Donc, toutes ces choses-là, c'est fondamental pour bien comprendre l'Islam, il ne faut pas juste se limiter, juste à mémoriser et aller au le Coran, parce que si tu fais juste ça comme ça, sans, autres, sans les autres explications qui clarifient le Coran, bien, bien entendu, ça ne sera pas suffisant. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils rentrent dans des, fonds, des, des, des erreurs qui sont en contradiction avec les fondements de la religion, et ils prennent ça à la légère, ils ne considèrent même pas ça comme étant une contradiction de la religion, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Hein? Et ça, c'est la réalité de la plupart des musulmans aujourd'hui. Tu vois des, des jeunes musulmans dans les universités, qu'ils soient dans les universités, dans les pays musulmans, ou même dans les universités des pays non musulmans, qui viennent étudier toutes sortes de sujets, toutes sortes de choses, et y'a un lit se dévoyer, on est musulman, ils font la salade et tout, et puis tu les vois qui défendent par la suite toutes sortes d'idéologies de des couffards toutes sortes de façons de penser des couffards que ce soit la laïcité, que ce soit, les, les <coughs> que ce soit la démocratie, que ce soit euh, le socialisme ou d'autres, l'égalité etc., l'égalité entre hommes et femmes par exemple, donc ils croient qu'il n'y a pas de contradiction entre la religion musulmane et ces choses-là. Et il y a même, non seulement qui, non, tout là c'est des gens qui sont parmi les gens ordinaires, parmi les musulmans ordinaires, qui disent ces choses-là. En fait, c'est juste parce qu'ils répètent ce qu'ils entendent de la part de certains qui se prétendent être des savants ou des penseurs islamiques, hein, des du'aats, qui disent être du'aats, des gens qui appellent à l'islam, et qui répètent ces mensonges-là au sujet de l'islam. Et donc ça, c'est important donc, de comprendre que pour nous les musulmans, maintenant, à l'époque actuelle, <coughs> il faut qu'on euh, apprenne à remettre notre compteur, disons, à zéro, à rebâtir notre compréhension de l'islam de la base. C'est-à-dire qu'on a été confus et mélangés, et complètement, euh, disons, distraits des fondements de notre religion. Et là c'est le temps pour nous maintenant de revenir à zéro. C'est-à-dire quand je dis de revenir à zéro, ça veut dire de re, de re, comment on dit comment on dit en anglais reset, hein, de, de redémarrer, comme que toi, tu, tu, tu fais faire un, un formatage complet de, de, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as compris et de rebattre à partir des bases pures, hein, des bases claires, de l'islam, de cette religion. Et donc, c'est ça ce qu'on est obligé de faire, on n'a pas le choix si on veut vraiment comprendre. Donc, quand, juste avant de commencer le deuxième point de ce que le chef mentionne dans le livre, il y, y a une chose qui est importante à, à comprendre, c'est que les Koufars, ils utilisent parfois des termes, et c'est des termes que eux-mêmes ont inventés. Comme la démocratie, c'est pas, ça vient pas de l'islam, ça vient de, des Koufars, Donc, si tu veux vraiment comprendre, la démocratie, qu'est-ce que ça signifie C'est en regardant qu'est-ce que les coups forts ont écrit sur ce sujet-là, que tu vas arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire eux par la démocratie. Et la même chose pour les autres termes, comme la laïcité, les droits de l'Homme, l'égalité entre l'Homme et la Femme et tout ça, il y a toujours une, une, un sens qui vient à, à, euh, -à, à l'esprit du premier coup lorsque tu entends ces choses-là, lorsque tu entends ces mots-là ou ces termes-là. Il y a des idées et il y a des points qui te viennent directement à l'esprit. Quand tu entends le mot démocratie, tout de suite ça te donne quelque chose. Il y a quelque chose qui, euh, ça te rappelle quelque chose tout de suite. Et quand tu entends le mot égalité, homme-femme, tout de suite ça, il y a quelque chose qui vient à ton esprit. Quand tu entends laïcité, droit de l'homme, liberté, tout ça c'est des, des termes que tu entends, ça ramène tout de suite quelque chose de positif à ton esprit. Parce que pourquoi Parce que les gens ont été programmés à aimer et à accepter ces termes-là, sans même parfois aller, essayer d'aller plus profondément dans la signification et dans les, les, dans les, les implications de, ce, de ces idées-là. Alors, entre ce que les gens s'imaginent de ces idées-là, qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire, et entre la réalité de ce que ça signifie vraiment, il y a, il y a des, des grands écarts parfois. Parce que les gens se répètent ces mots-là et ces, ces, mots ces termes-là, et ils s'imaginent qu'ils qu ont compris ce que ça signifie, alors que lorsqu'on rentre en profondeur dans les idéologies, dans les fondements idéologiques qui sont derrière ces, ces, ces idées-là, on réalise que c'est tout à fait différent, que ça a une toute autre signification. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les choses de façon superficielle, Et de s'attarder uniquement aux mots et aux idées, mais d'aller en profondeur étudier chez ces coufores. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie ces choses-là pour eux Nous, en tant que musulmans, c'est pas compliqué de comprendre que ces choses-là sont contraires à l'islam si on a compris le origine, si on a compris les bases de notre religion. On peut réfuter ces idées-là très très facilement. Déjà, le point qu'on a mentionné dans le dernier cours, juste ce point-là à lui seul suffit pour démenter, euh, démenter et dé démolir détruire, anéantir complètement tout ce qui a rapport avec cette idée. Et de, de, de, en fait, ça suffit, ce qu'on a dit maintenant, jusqu'à maintenant sur la démocratie, à, à, ça ça à lui seul, ça suffit pour faire en sorte qu'on n'ait même plus besoin d'ouvrir quoi que ce soit comme livre sur ce sujet-là. Ça suffit pour qu'on qu ferme tous les livres qui ont rapport, qui ont rapport avec ce sujet, qu'on les ferme et qu'on qu ne les, qu les rouvre plus jamais par la suite, et qu'on les ferme jamais, il faut dire qu'on n'a même plus besoin d'en discuter encore jusqu'à la fin des temps, parce que le sujet est clos, on a expliqué que, que, que c'était en opposition avec les deux moyens de la ila que c'est contraire avec le fait que le fait que ce soit contraire avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça, à lui, ça, ça ce point-là, à lui seul, il suffit pour qu'on ait Euh, plus besoin d'en parler. Hein et donc ça, c'est pour dire que c'est clair pour nous, sauf que il y a des gens qui sont, comme on a dit tout à l'heure, ignorants, qui manquent, qui manquent de certaines connaissances sur ce sujet-là, euh, sur les fondements de l'islam, et qui manquent de connaissances également de ce que signifie ces termes-là chez les kuffars, hein, qui, qui se font leur propre définition de la démocratie dans leur tête, alors que la réalité de ces idées-là, c'est tout à fait différent. Donc, c'est bien important de comprendre, et c'est pour ça que des fois on est obligé d'aller plus en profondeur, comme je disais, et d'aller étudier dans les livres des coups qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et qu'est-ce que ça implique, et jusqu'où ça peut aller. Et quand on regarde, et plus on analyse, et plus on regarde, et plus on étudie, leurs idées et leurs principes, plus on devient convaincu que c'est diamétriquement opposé avec tout ce que l'Islam est venu enseigner sur, euh, par l'intermédiaire par des messagers sur la Terre. Et que ces deux idéologies-là, l'islam et ses principes idéologiques ou philosophiques établis et inventés et, et, et, inventé et fabriqués par les êtres humains, mais créants, eh bien on n'a plus aucun doute par la suite que ces deux choses-là, la religion d'Allah et que ce que ces kufallahs qu ont inventé, ne pourra jamais se rencontrer, ne pourront jamais se rencontrer, ne pourront jamais être réunis. D'accord? Et donc, ça, c'est juste pour ça qu'on comprend à quel point on est diamétriquement opposés et en contradiction avec qu ce que ces gens-là ont enseigné, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire par rapport à ces musulmans-là aujourd'hui qui ont des doutes à ce sujet-là, des musulmans qui ne sont pas convaincus encore que la démocratie est en contradiction avec l'islam, qui ont encore des doutes sur le fait que la démocratie soit quelque chose de mauvais, contraire à la vérité. Eh bien, c'est pour ces gens là en réalité qu'on a besoin de faire ce genre de cours ou ce genre d'explication pour les convaincre avec les preuves et les arguments de la révélation, de la raison, de l'observation, pour les, les, arriver à les convaincre de la véracité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, de la véracité de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit et de la véracité de ce que les Sahaba ont euh, suivi par la suite. Et lorsqu'ils auront compris ça, et qu'ils auront été convaincus, eh bien, Inch'Allah, on n'aura plus de problème, on n'aura plus à discuter sur ces, ces questions-là. Mais tant qu'il y a des shumuhats qui perdurent, qui continuent à persister entre, parmi les musulmans dans les esprits de certains, hein, des doutes, des ambiguïtés, des mensonges de la part de certains qui appellent soi-disant l'islam, eh bien, là, on aura toujours des doutes. Quand on entend des gens comme par exemple Yusuf al-Qardawi, Abdul-Majid al-Zendani, Tariq Ramadan, Tariq Souaydan, euh, et alors, et plein d'autres encore, parmi toutes ces catégories de soi-disant duat, penseurs islamiques actuellement, qui appellent les musulmans à ces idées, à la démocratie et à la laïcité, à toutes ces idées-là, et qui disent qu'elles sont en accord avec l'islam et qu'elles sont Euh, compatible avec l'Islam, et même certains vont jusqu'à dire que l'Islam a inspiré ces idées-là chez les Koufars, et ben là c'est là c'est pour vous faire comprendre que à cause de ces gens-là, c'est à cause de cette catégorie parmi les gens-là, que ces idées-là perdurent parmi la Ummah, parmi les musulmans, et c'est ça ce qui fait en sorte qu'il y a plein de musulmans qui sont en train de s'égarer à ce sujet-là. Donc, c'est déjà qui ne connaissent, comme on a dit, qui n'enseignent pas le tawhid aux musulmans. Et bien entendu, la raison pourquoi ils ne l'enseignent pas, c'est parce qu'ils veulent continuer à tourner en rond et à continuer à jouer avec les, les, les musulmans, à les garder dans l'ignorance pour mieux pouvoir les contrôler et les enrôler dans leur programme politique et dans leur programme social. Et, et donc, ils, ils ont un intérêt à faire en sorte que les musulmans restent ignorants des fondements de leur religion. Et ils ont intérêt à mentir contre les Salafis, à salir la réputation des Salafis, à salir la réputation des Ulama pour éloigner les gens, faire peur aux gens, pour qu'ils restent toujours ignorants et pour qu'ils soient toujours en train d'être manipulés par ces gens-là. Donc Alhamdulillah, on va faire en sorte que cette ignorance qui est propagée par ces gens-là soit détruite et anéantie Inch'Allah par la force de la lumière. Qui, qui vient dans le Coran et dans la Sunnah, et pour qu'on puisse vraiment voir la clarté et la, et la vérité et la lumière telle qu'elle est, et pour qu'on puisse voir les ténèbres et l'ignorance et le mensonge tels qu'ils sont, et pour pouvoir amener les gens qui sont sincères parmi ces gens-là, à revenir à la vérité et à accepter ce qui vient de, dans le Coran et dans la Sunna et dans la voie des salas salih. Donc le deuxième point qu'on va expliquer, c'est le point… C'est-à-dire que parmi les méfaits de la démocratie, il y a que ça amène comme résultat ou comme conséquence la division, hein, la divergence qui est détestable et blâmable dans l'islam. Et le chef, il explique ça en détail. Et il va en beaucoup de détails, en fait, dans, à ce sujet-là. Hein, il a ramené il a environ 14 pages, juste pour expliquer les, les méfaits de ce point-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il va très, très en détail hein, par rapport à ce qui a été dit juste dans le premier point, qui était juste une page. Et ben là, dans le deuxième point, sur la, sur la division, la divergence, il ramène 14 pages. Donc, c'est pour vous dire à quel point il en a ramené des, des, des, des, des preuves à ce sujet-là. لشيخ الدي ان تشكيل الاحزاب السياسيه في المجتمع الاسلامي يؤدي حتما الى الاختلافات والتفرقات المذمومه التي اوردت الايات الكثيره والاحاديث الصحيحه والاثار المنقوله عن سلف الامه بذمها والتحذير منها والتي تبين وتوجب ان تكون الامه الاسلاميه او ان تكون الامه واحده مترابطه مترابطة، متحابة، متعاونة على الخير. فتلكم الأدلة قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. نعم إنما المؤمنون إخوة. وأخرج الشيخان بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب. وأخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنون في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر جسده بالسهر والحمى. واللفظ للبخاري. واللفظ مسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي دواية له أيضاً المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأخرجا أيضا من حديث أنت ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وروى مسلم من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أيضا قال قال Donc, le sheikh, là, de a mentionné une de de versets Het een van de belangrijkste punten die de meeste mensen Het is en van de belangrijkste punten de in de wereld hebben. Het die de de Het ça amène sans, aucune, sans aucun doute à toutes sortes de divisions et de divergences blâmables. Hein. Euh, et à ce sujet-là, il, eu euh, il y a eu beaucoup de versets dans le Coran de la Sunna des hadiths authentiques qui sont rapportés des salafs de notre Ummah pour blâmer ce genre de choses-là et pour avertir la Ummah contre la division et contre les divergences. Et ces textes-là nous, euh, nous clarifient et nous ordonnent. Hein, ou ordonne à la Ummah d'être une Ummah unique, unie, qui se rattache ensemble et qui s'aime et qui s'entraide dans le bien, et voici certaines des preuves à ce sujet-là. Et parmi les preuves euh, qu'il mentionne, le chef, il y a le verset 71 dans surat Tauba qui dit que les croyants et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres, et le verset 10 dans surat Al-Hujurah qui dit que les croyants ne sont que des frères, Donc, dans l'islam, on, on est des frères. Si on est des musulmans, nous sommes des frères. Si nous sommes des croyants, en l'islam, nous sommes des frères. Alors, c'est ça ce qui nous réunit, et c'est ça, ce, ça ce qui fait ensemble, et c'est ça ce qui fait notre force et notre alliance, notre foi en la ilaha et en Muhammad Rasulullah Et donc, tout ça, ça fait en sorte que on est des frères et qu'on est réunis. Il donne des exemples aussi dans les Hadiths comme le Prophète, il dit selon un numan ibn Bashir, c'est rapporté par al Bukhari un muslim, et il dit que le Prophète a dit, euh, les, les croyants sont dans leur dans leur miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres, et dans leur affection qu'ils ont les uns pour les autres, et dans leur euh, disons dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils sont comme un seul corps. Si toi tu es malade et dans ton corps, il y a une partie de ton corps qui te fait mal, ou qui est malade, et eh ben, c'est ton corps en entier qui va sentir la fièvre et qui va manquer de sommeil. Hein. Et donc c'est pour te montrer comment le musulman il est par rapport à ses frères. Il doit euh, sentir qu'il fait partie d'un seul corps, et que s'il y a quelqu'un dans ce corps qui, qui souffre, ou qui est malade, ou qui a un problème, et eh ben, c'est tout, toute la humma en entier qui doit ressentir cette cette souffrance et cette mal ce, cette maladie ou ce problème d'accord et il y a d'autres narrations comme celle de Muslim qui dit euh, que les croyants sont comme le seul homme si la tête lui fait mal c'est tout son corps en entier qui ressent la fièvre et la, euh, qui est pas capable de dormir ça euh, c'est ce que ça veut dire quand tu dors pas euh, et dans d'un autre hadith euh, également Rapporté par l'imam muslim, les musulmans sont comme un seul homme. Si l'œil lui fait mal, ou la tête lui fait mal, c'est comme si tout son corps au complet lui fait mal. Un autre hadith rapporté également par un muslim selon Anas ibn Malik qui dit, vous n'êtes pas croyant, ou tu ne seras pas croyant, tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ça c'est un hadith très important rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et un autre hadith qui rapporte, qui est rapporté par Abid Musa al-Ash'ari, qui dit que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les, le croyant, pour un autre croyant, c'est comme euh, euh, une construction, comme des briques, hein, qui s'entrent, qui entrent les, qui se renforcent les unes les autres. c'est comme une, une, une bâtisse ou un bâtiment euh, des briques qui sont entrées les unes dans les autres et qui se retiennent et qui s'empêchent de de, de se briser ou de se casser, donc c'est comme ça que les croyants doivent être les uns par rapport aux autres, et il rapporte ce hadith qui est selon Al-Bukhari Muslim, euh, rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abi Musa également, dans lequel il dit qu'il a dit au oh, messager d'Allah qu'est-ce qui est meilleur dans l'Islam, me parmi les meilleures choses dans l'Islam c'est quoi, et le prophète s'en a répondu C'est, il a dit, c'est-à-dire, le meilleur musulman, c'est celui dont, les, dont on, on ne craint pas ni sa langue, ni sa main. Le meilleur musulman, c'est le musulman dont on ne craint pas du mal, ni de sa langue, ni de sa main. Ça, c'est le meilleur musulman. Donc, on, on, est en, on est épargné de sa langue, Il ne va pas dire du mal, il va pas faire du mal à un musulman avec sa langue, et non plus il ne va pas faire du mal à un musulman avec sa main. Donc tout ça, c'est des exemples et des preuves qui montrent que les musulmans, n'ont pas le droit de se diviser, ils n'ont pas le droit de, de se euh, détester les uns les autres et de se faire des conflits, des problèmes les uns envers les autres. Ensuite, le chef il dit, « wa shayefu min al-hadith, v'am muttafarraq » Het tafarrukul iqtilaf, liannahou min aziyat i muslimeen. Le ché, j'ai dit, qu'est-ce qu'on veut montrer parmi les. En mentionnant ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le, le meilleur musulman, c'est celui dont on ne crée ni la langue ni la main. Le, le, le but d'avoir mentionné ce hadith-là, c'est pour montrer que euh, c'est de se diviser et de diverger, c'est quelque chose de blâmable, parce que ça fait du tort aux musulmans. Ça fait du tort aux musulmans, et donc. Euh, yani, c'est une preuve que de faire des divisions et des parties, des groupes dans, euh, dans la Ummah c'est quelque chose qui, a, qui fait du tort aux musulmans et donc c'est blâmable c'est quelque chose de mauvais après le Cheikh il mentionne un autre hadith bukhari min anhu rajulan ayatan wa sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khilafaha bihi al-nabiyya sallallahu alayhi sallam فاخبرته فعرفت في وجهه الكراهيه قال وقال كلاكما محسن ولا تختلف فان من كان قبلكم اختلف فهلكوا فسي rapporté également par l'imam al-Bukhari et euh ce hadith là c'est un hadith euh qui rapporté selon Abdullah un verset Et j'ai entendu, entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait ce verset-là différemment. Alors, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme pour lui demander, euh, et je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passe, hein, dit, Il a dit, par exemple, j'ai entendu cet homme réciter ce verset et il, il récitait différemment de toi. Et donc, il a dit, il a, le prophète Abdullah alayhi a dit, j'ai vu que dans son visage, le Prophète était, était vraiment, euh, il était fâché, il n'a pas aimé ça, hein il n'a pas aimé cette, cette dispute entre nous, et donc euh, le Prophète a dit, le Prophète a dit, vous êtes toutes, vous êtes tous les deux corrects, non. vous êtes tous les deux corrects, <syciem> Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam u khtaab. Aïnaam. Donc, professeur Salam vous êtes tous les deux corrects dans votre incitation. So ne no, divergez pas, parce que ceux qui étaient là avant vous, ils ont divergé et à cause de ça, ils ont péri. Donc, c'est pour dire que la divergence, c'est ça qui amène la perdition dans la Ensuite, قلت أن آيات الأحاديث في الحث على توطيد العلاقة الإيمانية وترسيخها بين أفراد المجتمع المسلم كثيرة والناظر في أحوال الخائضين في معارك انتخاذية يكاد يجزم بأن ذلك مفقود تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك أن كل حزب يحرس حرصا شديدا على مصلحته دون النظر الى مصالح غيره بل تجده يفتدي عليه الاكاذيب حتى يستكه من اعين الناخبين وليحظى هو باكبر عدد ممكن من اصواتهم لكي يتمكن من الفوز في المعركه الانتخابيه مما يؤدي ذلك إلى زرع بذرة التفرق والاختلاف المزمول في أوصاف المجتمع، فتتفكك بناؤه وتنهار قواعده من جذوره، فيصبح لقمة سائرة لأعداء الله. وقد نهى تعالى في غير ما آية من, من عن الاختلاف فيه، فمن تنكم العاية؟ قوله تعالى واتصلوا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا وختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقوله تعالى وأن هذا السرّاط مستقيما لا ولا فتفرق بكم عن سبيله ذلك به لعلكم تتقون de Donc, euh, le sheikh, il explique, il dit, tous ces versets qu'on a mentionnés, et les hadiths qu'on a mentionnés, sont là pour inciter les musulmans à renforcer leurs relations, leur relation qui sont établies par la foi, et les liens de la foi qui existent entre eux. Et pour la raffermir, et pour l'ancrer la, dans chaque individu de la société musulmane et euh, les preuves de ça sont très très nombreuses on, a, on en a mentionné quelques-unes seulement et le cheikh il dit que quiconque observe la, la la situation qui se passe dans les euh, comment on pourrait dire dans les combats euh, électoraux hein, les campagnes électorales quand on observe que ce qui se passe on pourrait on pourrait dire presque avec certitude que les gens qui participent à ces élections-là et ces campagnes électorales-là, ils ont complètement perdu cet esprit ou ce sentiment de fraternité entre eux. Et là, on est en train de parler de qu'est-ce qui se passe dans, non pas dans des sociétés non musulmanes ici en, en Canada ou aux États-Unis ou en Europe. On est en train de parler des campagnes électorales qui se passent dans les, dans certains pays musulmans, hein, où, soi-disant, il y a des élections et des truc démocratique. Parce que dans une société de Kofan, on n'est pas surpris de voir qu'ils se détestent entre eux, qu'ils font des partis, qu'ils se, qu se font la compétition les uns les autres. qu'ils. Mais quand tu vois la même chose maintenant se produire chez des gens qui sont disent musulmans et qui participent à, ces, à ce genre de campagne électorale et qui commencent à faire la même chose entre eux que ce que, que, ce que les Kofans sont en train de faire dans leur pays, Là, tu te dis, mais là, il y a un problème qui se passe parce que notre religion nous interdit de faire ce genre de choses et d'avoir ce genre de comportement et ce genre d'attitude-là. Donc, le cheikh, il donne des exemples et il dit, voilà, <rire> Il dit, parce que tu vois que chaque partie, et eh bien, chaque partie, il a comme une euh, envie incroyable et un désir ardent d'arriver au pouvoir. Et quand il veut arriver au pouvoir, il est prêt à tout faire pour y arriver. Hein et donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il veut tout faire, chaque parti veut tout faire pour arriver à, à atteindre son bienfait et son intérêt personnel. Okay et il ne voit même pas l'intérêt de, des autres. Il ne voit pas l'intérêt des autres du tout. Il voit que son intérêt à lui. Et il dit que, bon, par exemple, on va dire, on l'a vu ici, C'est pas juste euh, dans les pays musulmans. Qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans C'est une copie de ce, qui, de ce qui se fait ici. Donc c'est exactement la même chose. On a vu juste, pour donner un exemple, hein, là on parle des gens qui sont dans des parties différentes. Hein, comme par exemple, il y, a des, il y a un tel parti, il y a une autre partie, les deux sont des parties euh, opposées. Donc ils se font des public mauvaise publicités les uns les autres. Le chef de ce parti-là, il va ramener des, il va essayer de faire tomber son adversaire à la vue de, de, de, des autres. Il va essayer de raconter des choses au sujet de son adversaire pour que les gens ne veulent plus voter pour lui. Hein il va commencer à essayer de trouver tous ses fautes, tous les failles, tous les défauts, tous les erreurs, tous les faiblesses, tous les péchés toutes les paroles qu'il aurait pu dire ou faire, les choses qu'il aurait pu montrer, qui montrent qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas apte à être au pouvoir et à prendre la place. Et même s'il si faut parfois, ils vont juste quand même inventer des mensonges sur l'adversaire pour faire en sorte que l'adversaire ne va pas prendre le pouvoir et que c'est eux qui vont prendre le pouvoir à sa place. Hein et ça, ça joue des deux côtés. Donc tu vois toutes sortes de coups bas. Des coups de lâcheté, de malhonnêteté, hein, qui se produit durant ces campagnes électorales. Et ça, ça se fait dans les pays musulmans. Et imaginez, subhanallah, juste, maintenant on est dans, on vient de sortir de la campagne, euh, aux États-Unis, la campagne démocrate, des, des, des partis démocratiques, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils étaient en train de, de choisir? Ils n'étaient pas en train de choisir qui va être le président de la, de, de, de, des États-Unis. Ils étaient en train de, par de trouver qui va être le représentant du parti démocrate aux élections. Et les deux sont du même parti, non pas du parti euh, opposé, du même parti, et ils étaient en train de se faire des coups bas les uns les autres, hein. Obama et Lord Clinton en train de se dire les uns les autres, hein. un l'autre ils font des débats pour montrer que l'autre n'est pas capable, ou n'est pas bon, ou est ci ou est ça, et l'autre qui répond. Et donc tu as vu tout ça d'eux Chose qu'on on, s'imaginait presque que c'était une campagne électorale et que les deux faisaient partie de partis politiques ennemis et opposés, alors que non, ils étaient des alliés. Et maintenant que, soi-disant, Obama a gagné, eh ben là, c'est comme si rien n'était, comme, si, <rire> comme si ils n'avaient jamais été les uns contre les autres. Hein, et là, ils veulent, soi-disant, supporter euh, l'autre dans sa campagne. Là, c'est pour te montrer la futilité et, euh, et la stupidité de ce, de ce système. Combien d'argent ils ont dépensé, combien de temps ils ont gaspillé, combien d'énergie ils ont pris pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est pour te dire, à quel point c'est stupide et on dirait qu'ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas reconnaître. Hein il y a un égarement de ce qui existe dans leur système, mais tout ça, ça se passe maintenant dans les pays musulmans, hein, des, des gens qui font des partis politiques, que ce soit dans n'importe quel pays musulman, tu retrouves ça, quand des, il des, des, y a les élections, tu vois ces, ces genres de partisantisme qui détruisent, détruisent l'esprit et la de fraternité qui doit exister entre tous les croyants hein, les slaves, en tous les entre tous les musulmans. On n'a pas le droit, donc, de se diviser en groupes et en parties, et de commencer à se détester les uns les autres, à montrer les fautes les, fautes les uns des autres, juste parce que, soi-disant, on veut arriver à prendre le pouvoir, et à montrer qu'on est les meilleurs, et à commencer à se vanter, et qu'est-ce qu'on est bon, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce qu'on est ci, de qu'est-ce qu'on est ça, puis de rabaisser les autres, puis de dire qu'ils sont pas, qu'ils ont rien de bon, qu'ils sont, hein, les pires et tout. Donc ça, c'est des exemples que le chérile dit. Donc, pourquoi? Parce qu'il veut, Le, ce, ce représentant de tel parti, il veut avoir le plus grand nombre de votes pour lui hein, et pour avoir la victoire dans sa campagne électorale. Et donc ça amène à. ça sème quoi Ça sème les, les, les, disons, les graines de la division et de la divergence qui est blâmable parmi les sociétés musulmanes. Et ça, ça amène à la destruction de la société et la destruction des fondements et des racines de la, la, la fraternité islamique. Et donc, à la, en conclusion, ça veut dire quoi Ça veut dire que les musulmans deviennent une bouchée de pain dans la bouche des ennemis de l'islam. Et c'est ça ce qui arrive, parce que, en apparence, il y a des musulmans qui vont se dire, mais ce pas grave, si on, on s'est parties et tout, on est quand même une seule nation, un seul peuple, oui, mais ce n'est pas, pas, pas à ça que l'Islam appelle. L'Islam n'appelle pas juste à dire qu'on est unis physiquement dans un endroit euh, géographique et qu'on est euh, en train de vivre ensemble. L'Islam n'appelle pas à ça, l'Islam appelle à une vraie fraternité. Et une vraie amour fraternel entre chaque individu qui dit là il a un Allah qui est basé sur l'Islam et qui est basé sur la foi en Allah s'implante wa ta'ala sur le tawhid et sur l'amour de la vérité et c'est ça qui doit exister entre les musulmans mais cette idée là elle est disparue de l'esprit de beaucoup de musulmans aujourd'hui parce que c'est devenu pour eux comme un sens de rêve Donc, comme une sorte d'hypothèse, de, comment on appelle? De, de, utopie, Ils croient que c'est, ouais, une utopie. Ils croient que c'est quelque chose, non, c'est pas, c'est pas possible, la Terre, ça. Pourquoi? Parce qu'on les a convaincus que c'est impossible d'être unis. Que c'est impossible de, de, d'établir de, une société qui est basée sur l'islam et où les gens se, euh, se s'aiment et se, se, se, se, se rattachent. Tous ensemble sur la foi en Allah. Et que la base, ou qu'est-ce qui est bon, ou qu'est-ce qui est normal maintenant à notre époque, au XXème siècle, c'est de se diviser en parties, de faire des groupes politiques, et de commencer à se faire la compétition pour le pouvoir entre chaque groupe de la société. Et ça, c'est, bien entendu, au signe d'une grave maladie dans le cas de la plupart de ces gens-là. Le cheikh il dit qu'Allah s.a.w. il a interdit dans plusieurs versets dans le Coran, dans plein de versets dans le Coran, de nous diviser, et de nous, euh, de, nous y aller, de nous, de diverger entre nous, et d'avoir ce genre de partisanterie là, entre nous, partisanisme. Il donne des exemples, comme le verset 103 dans le al al, al Imran, Allah s.a.w. dit, et accrochez-vous tous, à la corde d'Allah ou au câble d'Allah, et ne vous divisez pas. Le verbe impératif, quand tu le trouves dans la révélation, le verbe impératif, c'est un ordre qui implique l'obligation. Allah, il dit, « Accrochez-vous tous au câble d'Allah, c'est-à-dire comme les ulama l'ont expliqué, accrochez-vous tous, au Qur'an, accrochez-vous tous, à la Sullah, accrochez-vous tous, à la vérité. » Tous ensemble, Allah Jamiaan, vous tous, tous ensemble, pas juste quelques-uns, non, tous, Jamiaan, voilà Et ne vous divisez pas, c'est-à-dire de se diviser, c'est pas quelque chose qui est, qui est recommandé pour les musulmans d'être unis, c'est pas quelque chose qui est mustahab, comme si tu le fais, c'est bien, mais si tu le fais pas, c'est pas grave, c'est pas puni, non, c'est obligatoire d'être unis. Tu pas le droit de te diviser. Si tu te divises, tu fais un grand péché parmi les grands péchés. Tu es en train de faire quelque chose de haram. Comme manger du porc. Hein? Tu es, es en train de faire un haram comme tu manges du porc. Audubillah, il y a des gens qui comprennent jusqu'à leur parle de porc. Le haram. <rire> Donc il faut leur donner des exemples qui comprennent. Hein? Tu te divises avec tes frères, t'as dit tu manges du porc. C'est comme si tu mangeais du porc, ou peut-être pire encore. Tu es en train de diviser la Umm C'est un grave péché Donc Allah il t'a interdit de te diviser, comme il t'a interdit de manger du pain, comme il t'a interdit de faire le zimah, comme il t'a interdit de boire de l'alcool, de la même façon il t'a interdit de te diviser. Il t'ordonne d'être uni avec tes frères. Hein. Donc, <truits> Vers 105, dans Surah Al-Iman, um Allah Subhanahu wa Ta'ala, dit, encore une fois, avec le verbe impératif, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, et qui ont divergé, une fois que la, la, la, les preuves claires leur sont venues. C'est-à-dire, l'interdiction pour nous de nous diviser, et de, ou bien plutôt l'interdiction d'être comme ceux qui se sont divisés. Hein? ceux qui se sont divisés avant nous, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les mouchriquis, les coufards qui se sont divisés avant nous, une fois que la vérité leur soit venue, et bien Allah il nous dit, ne soyez pas comme eux, ceux qui ont divergé, et qui se sont divisés. Le pire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend de la part de certains, c'est non seulement, ils appellent les musulmans à se diviser mais ils disent que c'est quelque chose que Allah veut, adoubillah. comme si, ils disent que, bon, Allah il dit ici, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Eux, ils appellent les musulmans, et ce sont des musulmans qui disent être soi-disant des savants ou des penseurs ou des gens qui appellent à l'islam, ils disent, c'est correct d'être divisé, et c'est correct d'être divergent et il faut qu'il y ait de la division et il faut qu'il y ait de la divergence l'islam est une religion pluraliste et il y a un pluralisme dans l'islam ça ça. il faut accepter les chiats ah, il faut accepter les soufis il faut accepter n'importe quel secte n'importe quelle division au nom de l'islam et c'est quoi sa preuve il se base sur le qadar il essaie de se baser sur le qadar pour, pour dire que la division est permise Et ça, c'est grave C'est grave Parce que regardez, c'est comme si quelqu'un qui dit, l'alcool est permis dans l'islam, c'est quoi ta preuve Parce qu'il y a des gens qui boivent. Ils se basent sur le padar pour, pour dire que qu'est-ce qui se passe, c'est halal. Il voit la division qui se passe dans les pays musulmans, qui se passe entre les musulmans, il voit les sectes, ils voient les groupes, et ils disent ah, ça c'est la preuve que c'est permis Et c'est la preuve qu'Allah l'a permis parce que Allah a prédestiné ces choses-là et on le voit. Donc ça veut dire que c'est halal ou c'est permis, il faut l'accepter. Il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les bouddhistes, il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a les sectes parmi les musulmans, il y a les chiites, les soufis, il y a les il y a les, les maturidiyahs. Donc il essaie de justifier le haram par le qadar. C'est comme si quelqu'un, par exemple, moi je viens là, je te fais un coup de poing, ou bien je te fais un, un coup de bâton sur ta tête, et tu me dis Mais pourquoi tu fais ça mon frère, c'est haram? Il dit Mais, non, mais non, c'est le Adam. Abu Binna, comment tu peux justifier le haram par le Qadar? Allah il t'a interdit de le faire parce qu'il a révélé, le il a révélé cette interdiction là par ses messagers, par ses livres il a répété les interdictions dans la révélation, de façon claire et explicite, et toi tu l'as lu, et tu l'as entendu, et tu l'as récité, et tu l'as compris, et après tu viens voir les musulmans puis tu viens dire, il faut respecter la divergence, il faut respecter les divisions, il faut respecter les, différen les différences. Allah, il a interdit, il a demandé aux musulmans de ne pas se diviser et d'être unis, et de s'accrocher à la corde d'Allah, toi tu veux te baser sur ce que tu vois dans le qadar, pour essayer de dire que c'est halal, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est en train de faire zira, et puis tu dis, c'est halal parce que Allah il a prédestiné, c'est comme l'homme qui avait volé, il est allé voir Omar ibn khattab qui l'a attrapé, hein? les gens l'ont attrapé, ils l'ont amené voir Omar ibn khattab il a dit, oh, oh, il y a Omar, J'ai fait, fait, le vol par la prédestination d'Allah, et par la, par la, par la puissance d'Allah. Et Omar ibn al-Khattab lui a dit, eh ben moi je vais te couper la main par la, par la prédestination d'Allah, et par le pouvoir d'Allah. Et donc c'est, ça l'exemple de ces gens-là, comment ils donnent des choubouhats aux musulmans. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre al-Irada al al-Kaouliya et al-Irada al-Sharriya. La volonté d'Allah qui se produit dans la prédestination, dans ce qu'il a prédestiné, et la volonté d'Allah qui nous a fait part par, sa par la transmission de sa révélation, et par ses ordres et par ses interdictions, qu'il a fait connaître par l'intermédiaire de ses messagers, et de ses livres, et de ses prophètes. Comment essayer de faire un amalgame entre ces deux choses, et mélanger les musulmans pour leur faire croire que s'il y a une divergence, de, une divergence dans la création, ou s'il y a une, une chose qui se passe dans la création qui est en contradiction avec que Allah a révélé dans la révélation, dans le sens que qu'Allah a interdit quelque chose dans son livre, et cette chose-là se produit dans la, dans la création, Essayer de dire que ça veut dire que ça c'est permis parce que ça se produit, ça c'est ça c'est l'égarement total. Hein? Ça voudrait dire que là, tout ce qui se passe au contraire à la religion d'Allah dans la création, ça veut dire que ce serait une preuve que ce serait permis de le faire, et donc ça c'est déjà un Et ça, c'est par le grand qui appelle à ces idées-là, encore une fois, dans ses cours et dans ses cassettes. C'est de dire, s'il y a des chrétiens qui existent, parce qu'Allah l'a voulu, Hein? ça veut dire quoi Allah a voulu le coffre, Allah a voulu le shirk. Oui, c'est vrai, Allah a voulu le coffre et le shirk Dans sa création, il a prédestiné ces choses-là. Mais est-ce qu'il a voulu ça dans le sens qu'il a révélé, qu'il nous a permis d'être mécréants et qu'il nous demande d'être mécréants et qu'il aime la mécréance et le coffre et le shirk Jamais de la vie, puisqu'il nous a interdit dans le Coran de me croire en lui, et qu'il nous ordonne de croire, et qu'il a promis le paradis à celui qui croit, et qu'il a promis l'enfer à celui qui refuse de croire, et qu'il a promis l'enfer à celui qui fait le shirk, et qu'il a promis le paradis à celui qui reste sur le tawhid, et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'il a établi des punitions dans la dunya pour ceux qui commettent des péchés. Il y a des punitions dans l'Archera pour ceux qui commettent des péchés et qui ne se sont pas repentis, ou bien euh, il y a des choses de ce genre. Donc, d'essayer de justifier par le d'un, le péché que quelqu'un peut faire, ou qu'est-ce qui se passe dans la Ummah, de mal, et de contraire à la révélation, enfin, ça c'est un égarement absolu. Quelqu'un doit combattre ce genre d'ignorance et de contradiction. Hein et donc, euh, ceux qui amènent, les, qui vont... maintenant, il y a des groupes comme ça ici, même au, au Québec. Il y en a euh, aux Etats-Unis, il y en a en Europe, parmi les groupes islamiques, hein, des groupes qui suivent la tendance des Ikhwan, Al-Muflesin, ou d'autres Jama'as, qui essaient de dire aux musulmans, l'islam c'est une religion pluraliste, il faut, accepte, il faut accepter toutes les sectes, hein, il faut accepter toutes les tendances, tous les groupes, toutes les bid'as. et bien ça c'est des gens dangereux, qui appellent les musulmans à contredire le Coran, à contredire la Sunnah, parce que Allah Il dit clairement dans le Coran de ne pas se diviser. Donc Allah Il dit ne, de, ne te divise pas, ne vous divisez pas. Et toi tu dis oui, la division fait partie de l'Islam et la plus, le pluralisme fait partie de l'Islam et que les partis font faire plus de partis et que c'est correct et que c'est permis et qu'on on a le droit, la, on a la liberté de croyance, liberté de croyance dans l'Islam. <rire> Imaginez. Hein hier j'étais sur, le, hier j'étais sur la rue. Hein une mairie, je m'en allais euh, quelque part, je, je vois des black muslims, ceux qui s'appellent black muslims, avec leurs journaux, et il y avait un gars que je connaissais parmi eux là-bas, qui était devenu musulman puis qui a quitté l'islam, qui a quitté l'islam pour rentrer dans ce groupe de coffres. Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas compris les fondements de l'islam encore Il m'a dit, ouais, j'ai compris mes fondements à moi. Je comprends l'islam à ma façon. Il dit, est-ce que t'as, est-ce que as, depuis le temps, parce que ça fait ça faisait, quoi, peut-être 15 ans, que je ne lui ai pas parlé, peut-être. Il dit, depuis le temps, est-ce que as appris l'arabe un peu? tu as, as appris quelque chose? Il m'a dit, non. Je lis le Coran en anglais et en français, j'ai pas besoin d'apprendre l'arabe. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, tu penses que tu es capable d'avoir une bonne compréhension de l'islam, comme il faut, en anglais et en français? Il dit, ben oui, j'ai fait ma propre compréhension. Après, je lui dis, euh, et donc c'est quoi la réalité pour toi des fondements de l'islam Que les noirs sont des dieux, que les blancs sont des diables Il me dit, oui, c'est ça. J'ai dit, Allah au jugement dernier, il ne va pas faire de distinction par rapport à la couleur. Si tu es noir, que tu as été dans l'égarement et que tu as refusé de, de, de croire au messager, tu vas aller en enfer. Peu importe que tu sois noir. Et si tu es blanc, que tu as fait le bien, que tu as cru en Allah, tu vas aller au paradis. Ça n'a rien à voir avec ta couleur. Et lui, il me dit, il n'y en a pas de jugement dernier. Il n'y en a pas de vie après la mort. Qui ça c'est ici. Si tu fais le mal, ça va devenir ici. Si tu fais le bien, ça va devenir ici. Je dis, ce c'est pas ça qui est écrit dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit le contraire de ce que tu dis. Dans le Coran, c'est écrit qu'il y a une récompense dans l'au-delà. Il y a une punition dans l'au-delà. Et là, il dit, toi, tu ne comprends pas. Nous, on ne suit pas une religion. Nous, on ne suit pas une religion. Qu'est-ce qu'on suit Ce n'est pas une religion. Il dit, bah alors, pourquoi tu utilises le nom de l'islam Si qu'est-ce que tu fais c'est pas une religion. Cesse d'utiliser le, du, le mot islam. Et cesse de te dire musulman. C'est quoi cette stupidité, cette, cette, ce blasphème que vous êtes en train de faire au nom de l'islam hein Donc, c'est pour vous dire c'est ça que ça amène la liberté de croyance. Si, si quelqu'un dit dans l'Islam il y a la liberté de croyance, dit, il faut accepter ces gens-là qui disent des mensonges, et des faussetés à propos d'Allah qui disent le kufr, et le shirk, et l'égarement, qui disent que qu'Elajah Mohamed était le dernier messager qui est venu pour les Noirs aux états unis qui disent que Fagg Mohamed était Dieu qui est venu sur Terre en être humain, qui disent, que, euh, qui disent quoi encore Toutes ces bêtises-là, que les êtres humains sont créés par des scientifiques noirs dans des laboratoires, et que c'est les Noirs qui ont créé les blancs, et qu'à fin des temps il y a une secoupe volante qui va venir les chercher. Et oui, ça c'est leur croyance, ces gens-là. Hein? Et ces gens-là, oui, des gens qui suivent Caracan aux Etats-Unis. Ça ah, c'est des gens qui se disent humains. Croppaient paradis à l'enfant, ils disent non, le paradis de l'enfant c'était inventé par les blancs pour garder les noirs dans l'esclavage. Donc c'est pour vous dire l'égarement et le coffre. Quand des gens qui te disent, des groupes islamistes aujourd'hui, qui te disent qu'il y a la liberté de croyance dans l'islam, où ça c'est écrit ça Où Il n'y a pas de contrainte en religion. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de dire ce que tu veux si tu es musulman, ou de croire ce que tu veux si tu es musulman. Si tu es musulman, tu es obligé de croire au Coran et à la Sunna. Hein Donc c'est des exemples. Comment les gens s'égarent Ça veut dire si, es si quelqu'un est un kafir, tu ne peux pas le forcer à devenir musulman, mais ça ne veut pas dire que si tu es musulman, tu peux dire ce que tu veux, croire ce que tu veux et faire ce que tu veux. Non, il y a des limites, il y a des règles, hein. et c'est pour ça qu'il y a la peine de l'apostasie dans l'islam. Même s'il y a des groupes d'égarements actuellement qui sont en train de combattre cette, ce principe-là, qui fait partie des principes de l'islam acceptés par l'unanimité, le consensus de la Ummah depuis des siècles et des siècles, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais personne qui a remis cette, cette chose-là en question. Ça se retrouve dans tous les livres de fiqh. Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanasi. Tu le retrouves, cette, ce chapitre, dans tous les livres de fiqh. Et les hadiths, là, sont clairs. Et l'application du prophète, de ce principe, et des Sahaba, et des tabi'is, et des Khulafa rachidis, sont clairs. Et à travers les siècles de l'Islam, tout ça, ça a été toujours appliqué, cru, établi. Maintenant, tu viens au 20ème siècle et parce que les pauvres ont écrit une une déclaration de, de de droit ou je sais pas quoi, tu veux remettre en question tous les enseignements de la religion musulmane, pour que ce soit en accord avec leurs passions et leurs désirs, craint Allah Donc, ça c'est pour vous montrer les l'égarement de ces gens-là. Mais, alhamdulillah, de plus en plus que les musulmans commencent à apprendre et comprendre de plus en plus, les gens commencent à voir les, les blasphèmes de ces gens-là, et à remarquer, à réaliser la réalité de ce que, je, de ce que ces gens-là sont en train de faire, et ils commencent de plus en plus à revenir à la vérité et à la dawa des salafs, alhamdulillah. Le shaykh il mentionne comme verset aussi, le verset 153 dans Surah Al-An'an. Allah il dit, Dans ce verset-là, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, dans toute sa rectitude. Et donc, ne suivez pas les petites voies et les petits chemins qui vous diviseront de son chemin, hein, ou qui vous égareront et vous diviseront par rapport à son chemin. Et c'est en, en quoi Allah Santallah vous ordonne ou vous, vous enjoint, hein, si vous ayez, si vous craignez ou si vous voulez vraiment atteindre la crainte et la piété et la taqwa, hein, Donc ça Allah il vous envoie de suivre le droit chemin. Et le droit chemin c'est un chemin unique, c'est pas des chemins que vous allez suivre, des groupes, des partis, des chemins. Non, il y a un seul chemin. C'est pas des islam, hein, c'est un islam qu'il y a à suivre. C'est pas des sunna, il y a une sunna, c'est la sunna du prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on doit suivre. Si tu veux aller au droit chemin. Tu veux être sur le droit chemin, tu dois suivre ça. Il n'y a pas d'autre façon de suivre l'islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc, euh, ça c'est pour vous faire comprendre à ce sujet-là. Comment, comment vous dites qu'il y a le pluralisme dans l'islam et que vous mentionnez les chiites ah comme exemple Regardez les chiites, ah, qu'est-ce qu'ils ont comme religion Les seuls, les Sahaba. Ils disent qu'à part quatre Sahaba, tous les autres sont devenus kouffars après la, la mort du prophète et ils insultent Abu Bakr, Omar et Othman, et les autres parmi les Sahaba. et non seulement ça, ils adorent les descendants de Ali, et ils font des, des mosquées sur leur tombe, et ils font chaque année des pèlerinages à leur tombe, et ils les invoquent quand ils ont des malheurs, quand, quand ils sont en détresse, ils crient leur nom pour demander leur secours, alors qu'ils sont morts depuis des siècles Ça, c'est des actes de chèques et de coffres qui font partie de leur fondement dans leur religion. Hein et donc, c'est pour vous dire que leur religion n'a rien à voir avec l'islam. Comment tu vas me dire que ça, c'est le pluralisme qu'il faut l'accepter au nom de la diversité Quelle sorte de compréhension de l'islam, ça C'est barbare. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. D'accord Donc, ensuite, le chef il mentionne ici le verset 159 dans sourate al anam aussi. Hein vous voyez des livres dans les, vous entrez dans les librairies des écrivains, des écrivains musulmans. Quand je suis allé en France, je suis allé dans un endroit, c'est une station de métro, les Couronnes. Il y a cinq ou six, peut-être un peu plus, de librairies euh, musulmanes là-bas. C'est toutes des librairies qui appartiennent en grande partie à des écrivains. Tu rentres là-bas, tu entends des anachils avec des, des tambours et des chansons, comme si c'était de la musique et le gars est en train de chanter, il parle, il prononce le nom d'Allah, et puis il y a les drums et les, les tambours et tout, comme si c'est de la musique hein, La musique, sauf qu'au lieu de dire des paroles, euh, de, qu'est-ce qu'ils disent dans les paroles, des musiques qui sont soi disant euh, pas halal, comme eux ils disent, et bien là ils disent des paroles soi disant islamiques, et ils croient que ça rend les choses halal, alors que c'est une grosse bid'a et c'est grave qu'est-ce qu'ils font au nom de l'Islam Hein? Donc, ça c'est pour vous dire. Eh ben, dans cette, cette librairie-là, vous trouvez des livres sur le souffle, des livres sur les chiens, des livres sur les bédards, toutes les formes de que vous pouvez imaginer, vous les trouvez là-bas. Et des groupes de bédards parmi les comme les hérouins qui défendent ces idées-là et ces croyances-là, et qui, qui font la propagation de ces idées-là pour eux. Et je suis allé à la, à la mosquée de Paris. hein Ouais. Ça, je suis allé à la mosquée de Paris, euh, dans un peu plus qu'un arrondissement, En tout cas, il y a une librairie juste en face. Je pense que c'est Al-Bunyan ça s'appelle, une librairie. Ah ben, je suis rentré là-bas, j'ai trouvé les livres de tous les égarés, les, les égarés qui existent dans cette ombre. Al Hallaj, Ibn al Farid, euh, Ibn Sabeen, euh, tous les, les gens qui ont appelé à des idéologies de waḥdat al wujud à des croyances en wahdad ou et des pompes de soufisme, d'égarements et de coffres et de chimps, j'ai trouvé ces livres-là qui sont en vente là-bas. Comme si rien n'était. Et, et juste en opposition, tu l'autre côté, les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn, Ibn Al-Qayyim, hein, et al-Wahhab, C'est comme s'ils il, <rire> vendent le coffre et ils vendent le torchis juste en face. Ils en ont pour tous les goûts, comme on dit, hein. C'est ça c'est ça l'égarement que tu trouves là-bas. Lui sur les turcs soufis, écrits par les par les défenseurs de ces turcs qui défendent le soufisme et les garments, même en français maintenant, il nous sur la tariqa Tidjaniya en français, il nous sur la tariqa Naqchabandiya, toutes les turcs soufis de Beda qui appellent le shirk et à les garments et aux Bida, ils les ont, ils les vendent là-bas. Et donc c'est pour vous dire, pour vous dire à quel point les gens maintenant, hein, au, nom de la, au nom de la divergence et de la, du pluralisme religieux, et qu'est-ce qui m'a fait rire, j'écoutais Tarek Ramadan il disait dans une conférence, il disait, les Français, ils ont réussi dans la, le pluralisme politique, mais ils ont ils, ils échouent dans le pluralisme religieux, et donc c'est nous les musulmans qui devons leur donner l'exemple et leur montrer qu'on nous, on est capable de faire un pluralisme religieux. Hein? <rire> ah, on se On va donner des leçons au coup dans le cours. ah, on Et dans la bêtise, et dans l'égarement. Donc, c'est pour vous dire, à quel point, des fois, quand on perd la guidance qui vient d'Allah, on, voit le, le, la, le, mensonge comme si c'était la vérité. Puis on voit la vérité comme si c'était l'égarement, hein. Hein? Car là, nous protège. Et parce que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi Allah, les doigts d'Allah, et ils les tournent comme ils veulent. Donc aujourd'hui tu es bien guidé, Je remercie Allah SWT et cherche les moyens pour rester bien guidé, hein et tu utilises les moyens que Allah t'a donné pour rester sur le droit chemin. Et donc, euh, une ancienne, après ça, un autre versée, verset, le verset 150, verset 150, Allah SWT dit « إِنَّ الَّذِيرَ فَرَّقُوا دِيلَهُمْ وَكَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْتَ Allah fantaal al vers 159 dans Surah Al-An'am, zei die in Al-An'am, ceux qui ont divisé leur religion hein, et qui, qui sont devenus des sectes et des groupes, tu n'as rien à faire avec eux, tu n'as rien à faire avec eux. Laisse die die die die die die die die die die die die die die die die die die a die die die pluralisme Allah die Tu n'as rien à voir avec ceux qui se divisent et qui font des sectes et des groupes dans leur religion. Et toi aujourd'hui tu viens me dire mais non c'est correct on a le droit d'être des sectes, le droit d'être des groupes. Hein et Il y a des groupes, il y a, les, il y a les, ces idées là que ces gens-là sont en train de propager dans les pays musulmans là. Eh ben, eh ben maintenant, hein, comme euh, Mohamed al-Ghazali, Yusuf al l'autre Tariq, euh, Tariq Talisouedan, Tariq Ramadan, euh, tous ces autres égareurs là, eh ben Il y a des groupes qui reprennent leurs idées et leurs philosophies et qui les, qui les prêchent maintenant ici même à Montréal et en Europe et qui parlent de ces idées-là au pouvoir comme si c'était ça l'Islam. Et j'ai lu les mémoires de certains groupes, déguisés ici à Montréal même, comme le groupe Astrolabe. C'est un groupe euh, algérien national, nationaliste, je ne sais pas quoi, laïque. Eh ben, ils prennent soi-disant un islam, et ils, ils en sont en train d'enseigner en même temps que l'islam c'est pluraliste, c'est qu'on accepte la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la, la femme, et toutes ces choses-là. Et, et le pluralisme religieux au nom, au nom de l'islam. Et, dans leur mémoire, dans leur mémoire, ils ont écrit ça quand ils ont présenté leur mémoire à la, à la, commission de bouchard taylor pour les accommodements. Ben ils ont présenté ça dans leur mémoire, je l'ai lu au complet, qu'est-ce qu'ils ont écrit, et parmi les choses qu'ils disaient, c'est ça. Hein et euh, ils veulent essayer de faire une coalition de tous les euh, groupes et mosquées et partis euh, qui sont soi-disant musulmans, puis soi-disant arriver à élire un chef qui va représenter tous les musulmans et qui va soi-disant parler au nom des musulmans, euh, je sais pas moi, peut-être euh, au gouvernement ou aux médias ou je sais pas quoi. Ils veulent un pape musulman. Et en Europe, ils veulent faire la même chose. Il y a eu L'année passée je pense, ou l'année d'avant, il y a eu un, un, un contrat ou euh, une, une charte qui a été signée par plus de 400 associations européennes et qui s'entendait sur les mêmes principes que sur ceux dont ces gens-là se ça, ça, ça, ça, ça, ça mettaient d'accord ici. Et il y a le groupe aussi Présence Musulmane qui ont mis leur mémoire aussi sur, euh, sur internet euh, lors de la commission bouchard et qui appellent aux mêmes idées de celles qu'on a parlé par rapport à Tariq Ramadan et des choses de ce genre maintenant aujourd'hui et qui disent que c'est ça l'islam. Donc ça c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, leurs projets qu'ils sont en train d'établir là, derrière ça il y a beaucoup d'égarements et d'ignorance Et ils sont en train de tromper les musulmans à ce sujet-là, et d'appeler les musulmans à l'égarement. Et ils sont prêts à tout pour stopper et arrêter toute personne qui va venir se tenir dans leur chemin pour les réfuter et montrer leur égarement et leurs mensonges. Et c'est ça ce qu'ils font. Hein ils sont prêts à, te, à mentir sur toi, à faire des choses sur toi, tout ce qu'ils peuvent faire pour te, pour t'écraser, te faire paraître mal, hein te marginaliser soi-disant. Mais bon, ils ont ils ont pas compris une chose, c'est que c'est Allah qui est le maître de l'univers. <rire> ils ont pas compris que c'est lui qui protège sa religion. Donc Alhamdulillah. Bah, ensuite, on va terminer avec euh, avec ça. Le cheikh il dit wa qalat un thalma, Rabbi Allah anha ala inna nabiyakum qad buraa mmmn, qad buraa mmmn farqa dinahu Watalat, إِنَّّ الَّذِينَ فَرَّةُوا دِينَهُمْ مَكَانُوا شِيعَةً لَastْتَمِنْهُمْ خِشَيْةً C'est mentionné dans le livre Il a mentionné cette parole de Certes, votre prophète a été innocenté de toute personne qui divisait sa religion et qui se, qui se formait en groupe qui formait des groupes. Et elle a recité ce verset, hein, le verset 159 Surah al Ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. En et après une verset et il a dit jalla wa ala allah est dans le verset 46 de la sourate al-anfal obéissez à allah et au à son messager et ne divergez pas parce que vous allez si vous divergez ne vous dites pas parce que sinon vous allez échouer vous allez échouer donc la division امل للشاكي من la perte قال الدين ولا تتفرقوا فيه ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه قال ابن كثير رحمه الله عند هذه لايه وصلى الله تعالى جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام بالائتلاف والجماعه وناهاهم عن الافتراق والاختلاف قال تعالى مُنِبِين dit que Allah, ta'ala dit dans le verset 13, dans Surah Shura, et établissez la religion et ne vous divisez pas dedans. Ne vous divisez pas dans la religion. Et ça, c'est une grosse chose à laquelle tu appelles les mushrikin. Et pour eux, pour les Meshnikins, ça c'est une grosse chose, une grosse affaire. Tu les appelles à quoi À s'unir dans la religion Quoi Pour eux, c'est impossible même, hein, inconcevable. Comment on peut s'unir dans la religion Et vous dites ça aujourd'hui à des profs, que toute l'humanité doit être sur une seule et même religion, et croire en un seul Dieu, et s'unir dans la foi, et être des frères Ils disent quoi Mais là, on ne peut pas tous croire à la même chose, il faut qu'il y ait de la diversité, il faut que tout le monde ait le droit de croire à qu ce qu'il veut. Hein il faut tout le monde. Donc pour eux, même l'idée Non c'est pas le fait de le faire Mais juste l'idée ou penser que l'humanité doit croire en un seul Dieu Et se là dans la foi et dans la religion Ça c'est impensable pour eux Et c'est ça ce qu'Allah dit dans le verset <inaudible> hein Et après, Ibn Kathir le dit à, Au sujet de ce verset-là, dans son texte Il dit Allah a ordonné à tous les prophètes Que la paix et le salut soient sur eux, de se réunir et d'être un, un seul, une seule jama'a unie, hein, d'être un seul groupe, et leur a interdit de se diviser et de diverger. Donc, euh, et, et on va terminer avec le dernier verset, ici, dans lequel Allah Taala il dit, dans le verset 31 et 32 de Surah Al-Rum, Retournez repentant vers lui et craignez-le et établissez la salah. Et ne soyez pas comme les mouchetékiers, comme ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Chaque groupe d'entre eux se réjouit de ce qu'il possède de la vérité. Chaque groupe, chaque secte dit Nous on a ça. Et ils se réjouissent. Et Allah nous a interdit d'être comme eux dans le Coran. Donc on va s'arrêter ici pour, pour aujourd'hui Inch'Allah, on n'a pas fait, on n'a pas euh, lu beaucoup, mais ce qu'on a lu c'est significatif et a beaucoup de guidance et de lumière et de, de compréhension pour celui qui cherche la vérité et on continuera euh, le, le sujet de la division Inch'Allah dans les cours qui vont suivre. Euh, on va passer euh, un, bon, un bon nombre de cours juste sur ce sujet-là seulement pour faire comprendre aux musulmans, incha'Allah, l'importance de, de s'unir et de ne pas se diviser et de faire comprendre le danger que comporte le fait d'entrer de, de, dans ces idéologies de, de, de démocratie, de partisanisme, d'élection et toutes ces choses-là. Parce que nos ennemis, c'est-à-dire les Kouffars, quand ils appellent les plus musulmans à, être et à devenir démocrates, c'est pas pour le bien de l'Islam, c'est pas pour le bien de la Ummah. Soyez certain de ça. Soyez zeker van bent, Dus we gaan hier hier wa We gaan hier